parait avec la suite et retrouve Geneviève. Elle lui prouve son innocence. Et tout le monde part pour le palais.